I durez noak edo naziak ilargian bizi dira. Edo bekigaik Gibeleko aldeana. La Lune est habitée, Mars est habitée, ainsi que quelques autres planètes. Et peut-être aussi quelques systèmes d'étoiles fixes. Mais ça, c'est une supposition. Oui, mais ça voudrait dire que la Lune et Mars sont habités par des nazis Exact, sur la face cachée. Le mot à Schumang, Ghana, estatu afrika solddu nazia zen eta bere bizi pertsalean nazismoak eragin eta min handia egin zion aurkezlea zelarik ere talde neonazien gandik eriotz mehatsuak jasan zituen eta hortik eintzina agaszismoa aztertzen hasi zen. Germania roots filmarekin lehenik eta etaldiuntan ariano edo lagas rien konzeptua eta teoria ulertuna izan ditu Munduan zeagibili da agaszismoa edo a arrazaren teori eta xinesten dutenen gana agazaren nagusitasuna teoritzat dutena. Dokumentala arten, joanden hastean pasazen eta xantzaba duze, ostegunean berriz pasako da, eta bere helburua izan da, belagi ideki batekin, mintzatzea kukuzklaneko kideekin adibidez, horiek, haien teoriak eslpik ditzaten eta berde moran eta ahalbada xinestgaritasuna duda arraziz absurdotasuna azpimagatzeko. Dokumental biziki interesgaritasuna Je m'appelle Stol Axel Stoll. J'ai un doctorat en sciences naturelles. J'ai étudié toutes les sciences naturelles et je les aborde avec un mode de pensée global. Et vous êtes un Arien Oui, évidemment Axel Stol Eram ez ariano teoriak, interesgarriak, badira, bere fisikoa, ere, horreindik gehiago. Norbait ipentsarazten dit egeeran, eh? mustatxaño tipiño bat, or, sudurpean, ongiko katua, badakizu, askiriskretua. Eta kopeta gaineko ile horiek, or, gominarekin, baztereruntz begira ongi kolatuak, or, kopeta gainean. Usted dut, Adolphe Horendic-Bissilic-Della. Libourou-Bat, n douté libourou baititu Axel ak Stolek, et ta hoch agert disko galariak et bai, nansiak, ekstra lourta dira Voici les soucoupes volantes développées sous le 3ème Reich. Ce sont les premières ébouches. Il y a eu plusieurs modèles de soucoupes volantes, les modèles 1, 2 et 3. Il y a une croix gammée dessus. Oui, comme sur tous les premiers modèles si on les forme correctement oui à mon avis si quelqu'un est suffisamment intelligent pour comprendre les principes de la physique alors oui sans problème et vos iens comme vous dites ils accepteraient de me former au pilotage moi bien sûr oui c'est tout à fait envisageable sans problème. Mais ils ont des critères de sélection. Ils ne sont pas racistes Non. Il y avait des noirs chez les Ariens d'Aldébaran Non. Ah bon Belsiques Arianoetanes. Mais ils ne disent pas qu'ils disent « Arianoac ». Ils disent « Luréan Chortou ».« Constellation Pathétique » pour qu'ils Ils viennent de cette constellation Oui, c'est une étoile de la constellation du Taureau, à 68 années-lumière de nous. Mais avec les vitesses supraluminiques, c'est un saut de puce. Donc, en fait, les Ariens ne sont pas nés sur cette planète. Ouais. Ils ne sont pas nés sur Terre, en effet. et bien, bon, filmé qui l'a dit, il y a un exemple. Adosh, Axel Stoll, Bich, Tandena, Prefoshta, Tranquille. da les cheveux longs des femmes peu de gens le savent servent d'émetteurs et de récepteur Ça passe par les cheveux Oui, par les cheveux. Ah, bien, il est à transmettre ces Bon, il est à pousser un petit coup de bédace. Parce que les hommes aussi, mais les messages sont incomplets. Le message est mauvais. Et avec mes boucles, ça fonctionnerait Non, vos cheveux sont trop courts, désolé. Oui, parce que ça pousse en boucle. Ça irait, mais les infos seraient tronquées. Ah, bien, bien, bien. Eldudina, a a La Terre est une planète punitive où ont été envoyés tous ceux qui ont désobéi aux lois universelles de l'univers. C'est pour cela qu'il y a tellement de races sur Terre, ça tombe sous le sens. Voilà. Et c'est vrai tout ça Il faut le savoir, évidemment. ringa realmente mba'du ere arazaren ari da jatorri indo europearretarena iparraldearen mito hori gizakiaren jatorria Haniki Ipar poloan hiperborea deitzen den gune batean arraza indartsu eta gogor bat. sortu zuena garaian hotzari esker ile horiekin begiargiak zituenak eta indartsuak. Teoria hau indartzen da azken garaai hauetan ekialde hurbileko populakuntzarekin desberdintzeko helburuarekin arrasa desberdinen teoria sustatzeko.